Eh oui! Okay. Bonjour et bienvenue à la Balado Diffusion, pas de problème. Ici Frédéric Barbouchi. J'ai même pas dit vous avez un problème, vous avez un podcast. Ben non. <rire> oh. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème, ici Frédéric Barbouchier, en compagnie d'Antoine Vizina. Salut Fred, comment ça va? Ça va, toi? Bien. Euh, Jean-Philippe Durand? Salut Fred, salut Antoine. Ça salut. fait bien de voir des gens qu'on aime en temps de crise. Et euh, Mathieu Bouillon? Ah, oh, euh, parlez-moi-en pas. Oui, euh, toujours à l'extérieur, donc euh, on, je vais présenter aussi le, le vent. <rire> je pense qu'il c'est pas obligé, Mathieu. Ah, oh, pas super. Et euh, pas super. ce soir, les casseroles. On, on se le souhaite, ça ouais. reste d'être un podcast. Mais casseroles? Oui. Ouais. Ben, ce que vous savez pas, messieurs, c'est que celui qu'on enregistre en ce moment devrait être euh, en ligne demain matin. Oh, Donc, oh, les gens oh. qui l'écoutent, c'est comme si on est hier. Hey, c'est oh, rare, ça. Oui, wow. c'est oui, rare. Mon Dieu. Et la semaine prochaine, encore des casseroles. Et oui. euh, pourquoi? C'est quoi ton... Toi, tu portes le carré carotté? Oui, euh, c'est un, un rouge et un, un vert, en non, fait, mais c'est pas le vert pour l'opinion du carré vert. En fait, c'est juste pour le, le port du tweed. C'est le, le retour ah, du tweet, Belle idée. Très bon. Mais hein. pas de frais de scolarité aussi, là. On s'entend. C'est les deux. Mm -hmm, pas de frais de scolarité? Pas de frais de frais okay, de okay. scolarité. Ah. Hey, messieurs. Oui. Je vais y aller avec une petite blog personnelle, ça ben, me dérange bon, pas blague, blague, blague, blague, blague, non, ouais, Le 8 sûr. juin prochain. Oui. Euh, je vais peut-être mmh. le répéter la semaine prochaine. Mais euh, c'est le dernier spectacle de l'Instable. Pour tous les détails, allez oui. sur la page Facebook. Je te remercie encore de ton invitation, Fred. Celui que j'ai fait, c'était extrêmement agréable. Je te remercie. Et là, malheureusement, pour des raisons professionnelles. Ouais, là, là. Mais, y a... mais, mais y a, il y a. Mais c'était vraiment le fun. Il y a bon moment, euh, le... Sébastien Leblanc, Ouh. Félix Beaulieu Duchesneau, oui. oh. euh, Simon Boudreau, oui. euh, Sophie, oui. Cadieux. Sophie Cadieux. Sophie Cadieu. mais là. On, on, on... Sûr. Ça se peut qu'elle soit pas disponible parce oh, qu'elle est peut-être euh... des tournages. Okay. Mais euh, sinon, ça se peut qu'elle soit là. Et euh, Karine Saint Arnaud. Oh. Et euh, voilà. Donc euh... il, y a, il y a de la marionnette là-dedans. Oh oui, il y a de la marionnette, un spectacle euh, improvisé avec marionnette wow. Wow. Pour adultes seulement. Est-ce que Madame Bourette y sera de la fête Oh oui, avec un sou dans latex. Nice. <rire> yeah, enfin. Ainsi que c'est quoi, quoi le nom de son chat Timine Timine? Euh, ah, je rappelle pas. Ah, c'est peut-être Timine Cas, le chat plus ah, qu'il à... Oui. Donc, euh, ah, voilà. C'est quoi, Pas de problème, Mathieu? Euh, euh, pas de problème, c'est le podcast le plus populaire de 2010 <rire> à 2014. Euh, on est quoi, le On a commencé en 2009, hein? Ah, <rire> oui, bien, la première année, de, de, de Jerry. Euh, qu euh, quatre taouins qui prennent ouais, les problèmes non, et qui répondent euh, à, par d'autres problèmes encore plus compliqués que ton problème de base. C'est un peu ça. Oui, exact. Très bon, ça, une belle expression. J'écoutais pas, euh, on... je parlais avec Antoine Moi, sans parler. Je trouvais que ça faisait la job. <rire> okay. Excellent. Mathieu, et bravo. Cette semaine, Jean-Philippe, le problème nous vient de... De Daniel Ouellet, mm. qui nous dit... Salut Fred, salut Antoine, salut JP, salut B. Oh! On oh, connaît le surnom slang de Mathieu. Ouais. <rire> J'ai un problème qui me cause beaucoup de frustration dernièrement. Ouais. Alors, n'arrivant plus à trouver des solutions satisfaisantes sur Internet, je me réfère à votre grande sagesse comme j'aurais dû le faire en premier lieu. Ah. Point J'ai une infestation de drosophiles dans mon appartement. <rire> Elles ne veulent plus partir. J'ai essayé les choses de base, me débarrasser de mes fruits, mm -hmm. mettre des petites trappes et appâts, Ah, pas, pardon, bon. j'ai même sorti la balayeuse, hélas, tout ça est sans succès, je continue d'avoir des petites mouches partout, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin d'idées créatives oh. C'est mm -hmm. gros là, mm -hmm. c'est gros, gros Ça, ça c'est un problème que plusieurs personnes ont Moi, oui. même, je l'ai vécu cette semaine Quoi? Oui, oui à, à, par deux fois J'avais dit de jeter ta banane l'année passée, je le sais. Oui, la glissade banane. J'ai jeté ma maudite banane. Non, mais pour vrai, moi, ce qui a marché, c'est d'asperger du Windex et de ne pas l'essuyer tout de suite. D'attendre que des mouches meurent dedans. Après ça, j'ai lavé le Windex. Ça va les casseroles? Ah oui, ça roule les casseroles. un petit peu? Pendant 15 minutes. Pis là Mathieu, tu nous fais voir ah, que c'était voulu que ça, cette euh, oh, oui. de laisser le Windex là. Hein? Oui! <rire> non mais c'était voulu là. Ben euh, moi aussi j'ai eu le problème. Oui. Et j'ai essayé, euh, j'ai acheté des petites bandes qui collent, ouais. euh, des truc de même. Je dirais le petit cop de vinaigre. De vinaigre avec ouais. un petit saran wrap par-dessus. Ouais. Faire des petits trous. Et là, une après l'autre. Il meurent tout. Ça en vont se baigner dans le vinaigre puis ils ressortent pas. Hein, pourquoi ben, ils vont se baigner dans le vinaigre Mais ils ça chips? fait une trentaine de jours, de journées de toute façon. Ouais. Faut ouais. être passé ouais. un peu. C'est parce qu'ils ont juste des chips au sel. Ah, oh, <rire> <tu> leur manque <rire> le vin aigre. Oh. Ben voyons donc. Ah, oh, c'est un peu comme des. C'est des bas amours. <rire> Rosos la rosée. Philos ouais. qui aime, ouais. hey, ai... Rosophile qui aime la rosée. Oui. Mmh. Est-ce que c'est trop fort les casseroles Non, non, on tripe. Non, c'est juste bien. bien. Parfait. Arrête, ça va durer. Qu un, qu un mais non podcast. Mais on est avec eux. Ben oui, j'adore ça. En là. podcast. Arrête, il y a un petit bruit de fond. On l'entend à peine. Non? Le vent, je pense qu'il est pire. Là, Celui-là? -là, oui. OK. Bon, oh oui, de, donc, mouche de la rosée. Oui, appelée mouche à vinaigre. Oh. Ah. Euh, un des gros avantages du drosophile, c'est son oui? utilisation <rire> dans la génétique. Ah oui? Oui, ben c'est facile à élever, facile à contrôler. Et euh, euh, donc, beaucoup d'études, beaucoup d'études qui se font Avec la drosophile, ah ouais. donc crise d'opportunité, oui, oui, oui. peut-être une occasion. Là, si ce problème-là est persistant, je comprends que je règle pas le problème, mais euh, d'arriver peut-être à, à transformer ça en une étude scientifique. Wow. Oui, oui, oui, oui, oui. Simplement. Oui. En profiter. Yes. Mais je sais que il euh, y a des laboratoires qui, euh, justement, vont vont en. Pro... <rire> C'est parti. Il y a des laboratoires qui vont en produire des petites mouches comme ça. Oui, exact. Pour euh, justement faire des tests. Pour thèmes. leurs études. Ben, ben, les ventes, euh, ah. faire son petit enclos de drosophile. Ah. Je sais pas parce que ça pèse de près 0,35 mg. De 2 à 4 mm. Ça va être dur à transporter, à élever. Ouais. À... C'est combien la tonne? D'accord, un petit élevage. C'est <rire> moins un prix, Antoine. C'est combien la tonne? C'est ouais. une mouche un petit peu plus grosse. 14 comme, Qui est réunie comme, comme un chien berger. Ouais. Dans... ouais, ouais, ouais. Allez, dans ouais, l'enclos. Ouais. Sais-tu comment t'appelles ça? Non, ça serait plus... Bien sûr, je traduisais, là. Sais-tu comment t'appelles ça? Quelqu'un qui couche avec des drosophiles? Un drosophile. Tu sais, comme... Ah, la manifestation ça... s'en vient ici, je pense. Ouais. Ah, c'est... Ah, ah, Faites le test! Il vient le de le déchirer, temps. Mathieu. Oh. Non, mais... Euh, si... Euh... Daniel commence à, à lancer des petits mouchoirs, là, pour ouais. peut-être en ramasser quelques. chose, <rire> des Pour les des pognées. Ouais. Beaucoup de vent, ouais, un gros ça. ventilateur, non? À un moment donné, je peux pas, tu sais, ouais. vont rester collés sur le mur. Ah mais peut-être mm. un séchoir à cheveux, par exemple, ça ouais, pourrait peut-être vraiment leur faire mal, T'sais, quelque chose qui colle un peu, une livre de beurre, là, tu laisses à table. Bon, tu tout aller là-dessus. les enfants aussi. Ouais. Oui, oui, oui. <rire> Mais euh... Parce qu'ils pondent leurs œufs dans les, dans les fruits, principalement. Ouais. Oh. C'est sûr, mais il le disait, il l'a essayé. Mais se débarrasser de ses ouais. fruits, c'est une étape importante. Pas de nourriture. En théorie, ils tranquillement mourir. Mais... Qu'est-ce que c'est que des aliments qu'on peut considérer dans la famille des fruits? Comme la tomate, tu veux dire? Ouais. ou ouais. Les pépins sont à l'intérieur. OK. Non, c'est quoi, non? Ah, oh, bonne question. Attends, attends c'est quoi la question? Un que, un fruit, quels sont les aliments qu'on qu ouais. peut... Euh, tomate, fruit. banane... Ah non, de fruits? Oui. Ben oui. Euh, non, non, mais qui peignent pas mal, je pense. Euh... La banane, c'est un classique, mais peut-être ouais. parce que les gens en ont ouais. souvent... Ouais. Non, mais c'est vrai que mmh. ça... Ça, ça, ça, ça banane, Mais ouais. dès qu'une pomme a peut-être la peau percée ou... Euh... Ah ouais ou une tomate des euh... nectarines là, tu sais qui est moisis, Oui, sauf que licences, si ouais. la la la n'est pas percée, ah, ah, en oui. <rire> euh, C'est Avec vous. Tu sais il y a des petits des, des affaires là, des, des petits des petits euh, filets à mettre sur des fruits, là, on voit ça dans les pays. Oui oui oui oui. Parfois, oui, oui. ça peut être un moyen. Si tu veux quand même garder, parce qu'une ouais. banane au réfrigérateur, je n'est dire, c'est peut-être pas nécessairement faut, super. Faut pas faut les mettre. C'est ça, pas. donc. À moins de -moi faire nos bananes. Oui. Ouais. Ben ouais. oui, des trucs de vieilles. Ouais. Mm -hmm. Eh ben, ouais. Des, des petits trucs. Frais, comme une vieille madame. j'en ah. fais philippe aussi. À deux, on est vraiment une vieille madame. Ah, moi, je savais déjà. fait des <rire> oh, arrête, oh, ah, ah. Mais euh. <rire> André Lachapelle. <rire> Vide tes poubelles. Quoi? Change tes poubelles souvent. Les mouches à fruits, moi c'est aussi ça des fois. C'est la pas la viande. Les poubelles, les vieux fruits, les affaires, la viande. Faut, faut vider l'été, faut s'habituer ouais. aux trois jours, c'est fait. Les, les voisins. Le lavabo. Les voisins. Ouais. la lavabo. quoi Ouais, le lavabo, c'est euh, souvent là, là peu, aussi hein? des fois quand tu laisses euh, ouais. Ouais. Quelque, quand même, quelque chose dans l'assiette. Laver ouais. sa poubelle, tu sais, des fois on change le sac, mais le couvercle de la poubelle. Ah, on, on est toujours, paresseux, télé, le petit fond, le petit jus de l'eau. Tu vas me dire, Daniel, que tu t'as pas trouvé ça sur internet? Toutes ces solutions-là. <rire> C'est une grosse yes! Il cherche une réponse originale. Ouais. On va-tu dans la rue? <rire> Manifester contre les drosophiles. Non, demandez aux gens. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? C'est parce qu'en cherchant drosophiles sur internet, tu peux taper dr, docteur zoophile. Puis ouais. là, ça t'amène dans tout Il Faut vraiment mal écrire. écrire. Ouais. Faut mal écrire. C'est bon site quand même. Ouais. Mm -hmm. Oui Antoine, t'avais <rire> l'air oui. de vouloir dire là, là, y a quelque un chose. Ah, c'est fou! Non, mais euh, en même six temps, je pense qu'on va s'en rappeler de celui-là. Ah, c'est magique. Ouais. ouais. Et le début du prochain aussi, peut-être. Oui, <rire> c'est ça. Là. Mais euh, Non, non, je, je pense qu'il faut. Là, là bon. si, Sinon, ce que y a des Daniel classés. veut, là, c'est qu'on pense à l'extérieur de la boîte. Là. Ouais. Mais là, on n'avait pas fait quelque chose avec les moustiques? Oui live, euh, oui. ou, ou, pour pas ouais, Oui, il y avait s'attacher y y des, euh, euh, des chauves-souris dans le cou. S'attacher des oui. chauves-souris, c'est presque il y a un an aujourd'hui. Des là. espèces de, de shampoing aux bananes, oui. trop se laver, faire attention. Mais être euh, oui. trop aussi, c'est pas du tout <rire> <sûrement rire> mieux, je dirais. Si on y va dans Crise et opportunité là. Oui. tu te fais un petit chandail en tape inversé. Tu sais, ah. le, le côté collant de l'autre oui. côté. Ça, et à la longue, si t'en as assez chez vous, ben ça te fait un beau chandail de drosophiles. Voilà ouais, l'idée. Ouais, ouais. complètement. Comme à l'époque, dans les années 90, les chandails en chenille étaient faits en vrai. Ben oui! <rire> les chandails très, très doux T'as tes il y a beaucoup de drosophiles qui sont dans ce coin-là. L'aspirateur! Il l'a essayé, il l'a dit. Il a essayé ah, l'aspirateur. Oui, oui, oui, Même oui, l'aspirateur, oui. Et là, tout ça, sans succès. Sans succès. J'ai augmenté le pouvoir de succion Peut-être que des drosophiles ont un, un nombre de protéines intéressants aussi. Peut-être que si tu en manges 8, tu as peut-être un ouais. 1,5 grammes de protéines là-dedans. Là, oh, ouais. on, on, on peut peut-être sauver la planète avec ça. Oui! Si on mangeait plus d'insectes, je pense qu'on aurait moins de problèmes. Je pense. en Sérieusement, écoute, il y a des pays qui en mangent, là, des, des, des larves, des ouais, fois oui. comme ça. Ça se produit relativement facilement, ouais, c'est oui. très nourrissant. Euh, et ouais, ouais, coût, ouais. ils disent que le, le, le, le poids en insectes dépense et de loin le poids même sur la terre. Oui, oui. Il y en a énormément. Ça. Énormément. Manger wow. des fourmis, non? Il faudrait peut-être les manger avant ah, qu'ils qu mangent. C'est sûr qu'il en a le plus. Ouais. fourmis, serait une belle idée. Mais gros, euh, sera... le, le, le concours entre colocs, je ne sais pas si Daniel a un coloc, mais... sais, aujourd'hui, j'en ai tué... Ok. 20, avec preuve à la pluie, hmm. quelque chose... Euh... Le premier qui se une droseau. <rire> ouais, moi je voulais plus à un autre concours là. OK. Tu <rire> t'assures que ton appartement est complètement hermétique. Ouais. Ouais. Tu blabla et tu te pompes toute l'air. Mais j'avais pensé à ça ouais. vivre dans l'espace mais tu sais exagéré un peu et tu mais pompes toute l'air, il n'y a plus d'air dans ton appartement. Ouais, ouais. Tu oui. laisses ouais. ça euh, quelques jours, je pense bien que là il... est. <rire> hey. Comment C'est pas 2 trois bouts de tête qu'il faut là. Y a, y a... Non, non, non. C'est <rire> bon en fait un bon les bon ouais. ça avez fait une se... bonne pompe. Il faut mais... du scellant, tu sais. Puis ton appartement rentre dans un sac. Puis des vitres euh, assez solides. Ouais. Des vitres en hydrosophiles Ça je peux pas croire. Mais ça, c'est peu. Ouais. OK, pas bonne mon ton idée. game, fait, Antoine. toutes vos idées, ah, c'est génial. <rire> Des euh, chauves-souris dans le cou, ça, c'est sympathique. Non, ça, c'est un autre. Euh, moi, je parlais du chandail oh, en ouais. tête inversé. <rire> ah oui, c'est vrai. Ça, ça se peut. C est, c est je m'excuse. J'accepte tes excuses. Ouais, oh! Il y a des devant là, le visage. Là, là. On peut demander... S'installer... Drosophile Oui. de oui. dans le coin, il y a des drosophiles. Oui, tu leur, c'est ça. Tu leur donnes ouais. des volets pendant que tu joues... Tu sais, tu euh... joues au tennis. Ah, oui, c'est bon. Très bon. Et à la fin, on a ah, on va mettre à terre par tes mouvements. Toutes les ouais. amener dans la chambre d'un colloque que t'aimes pas. Ouais. Et ce que tu fais, c'est que quand as fini ta banane, tu gardes la pleure, mais tu vas l'étendre un tout petit peu par oh! terre. Fait que ça reste un peu de banane, laisse l'odeur, ouais. mais là, toutes les bibites vont dans sa chambre. Tu sais, Est-ce que et tu Prends, prendre t'sais, ta pleure de banane ba et... Euh, tu dessines sur le mur quelque chose. Oui, puis les bébés vont, là, dessus. Ah, vont dessus. Et ah, ah, là, ils vont dessus, puis là, tu. Wow, t'as. Une sculpture de drosophile. Oui, <rire> c'est génial. génial. <rire> là, des bébés de soccer. Ah. <rire> ah. Tu le transformes en œuvre d'art. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est la meilleure idée. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a juste crise et opportunité ici qui s'appliquent. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Drosophile. Je vois pas, in... vois pas pour que pourquoi <rire> quelqu'un voudrait se débarrasser de drosophile. C'est génial. Ouais. ouais. Ben, surtout que la mais chanson. Non en fait ça là, peut, peut être. Vecteur, la première fois oh ça, yeah, ça m'a <rire> mieux. Ça, ça? Oh ouais? oui, ça transporte des maladies. Comment ça? Ça peut être dangereux les drosophiles. oui. Ça transporte des maladies. Oui. Ah. Comme quoi? quoi? Je, je je sais pas. J'ai lu ça quelque part. Ben là pas le VPH, certain. Non, non pas le VPH, Pas le, le, le TVS. Le TVS. Pas le RIP. Ah et maintenant. Pas le trouble déficit d'attention. Non, plus. Mmh. Mais il peut avoir des maladies reliées à ça. Hein? Ah! C'est sérieux? Non, c'est un problème sérieux. Non, mais c'est désagréable, là. Et des fois, malheureusement, il faut regarder, et j'imagine qu'il habite peut-être en ville, mmh. les, les voisins, les voisins, attention, ouais, ouais, on ouais. a des sources extérieures. Mmh. Mais oui, comme les pinaises, comme n'importe quelle infestation. Quoi, tu t'en occupes? Est ça. Si moi je, on, est, on est tout seul ici à s'occuper de, des fourmis, mais personne autour le fait, on va avoir des fourmis, il ouais. n'y a, y a, pas, de, oh, là, y a oui. pas de secret. Si es le seul à t'occuper, mais partout autour il y a des drosophiles, ben, mm -hmm. ils, vont, ils vont finir à arriver chez vous. Euh, ben, punaise de lit, tu l'as dit, à Montréal, c'est un gros problème, c'est une offensive, c'est tout ouais. le monde s'y met. Non ouais Ouais. Il y la musique de moustiques à Montréal. Tu sais, les bedbugs, euh, ah, les, écrans, les oui. là, ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une Partez, partez. Il y a ça, il y a ça. Euh, manifestez contre les drosophiles. Ils vont se sentir mal à un moment t'sais... donné. Attends, chez nous! Non, matin attends, ça peut peut-être qu'ils vont durcir le ton. Pis, ouais, ouais. Euh, la loi 60 bibitte. Oh! Oh! Oh! oh! oh! Hey, ce podcast-là, dans quatre heures là. Il n'y aucun sens. Je pense qu'il va marquer l'histoire. Ouais, ouais, c'est. Comme vrai. on pourrait souligner avec du caca. Il ne marquera pas l'histoire. On va avoir des œuvres de Radio-Canada, mais c'est pas en soulignant <rire> du caca qu'on. On se bon. concentre. On dirait que ça vous intéresse pas celui-là, messieurs. Ah non, mais on a eu des bonnes idées, je trouve. Ouais. Là, mais là, mais moi pense pub, que que... Bon, idée de, je pense que. l'idée de gilet de tape à l'envers. Non, non, mais. Pour l'avoir essayé, là. Le, le petit fond de, de vinaigre ça marche ouais ouais c'est avec... ça mais, mais j'avais mais... entendu la même chose avec un espèce de couvert comme ça il reste en dessous ben nous autres, on on, on main, met justement un euh, une seringue ouais. avec un élastique des petits trous à l'aiguille ah ouais de à les peine sont ouais, de ouais, croire, ils sont pas, ouais ils passent d'un bord mais ils ressortent pas ah ouais ils sont est... capables de passer en marchant mais pas en volant je sais qu'à l'époque euh... euh... Quand j'étais jeune, on mettait du... Euh, pour Après ça, les... sur la salade, c'est excellent. Ah. Oui, c'est ça. Pour les percereilles, on mettait du euh, liquide de vaisselle mm -hmm. donc à l'extérieur, ouais. sur le patio ouais. et tout ça. Fait peut-être faire la même chose dans des endroits où tu ne piles pas souvent. Ouais. Euh... Mais il y a aussi... Euh, comment ça s'appelle les bébites, là? Mm -hmm. Avec plein, plein de pattes, là, qui... Ça euh... s'appelle, Non. Il passe les... dans la maison là. Non, non, il y Ça un... ressemble à drosophile, C'est pour ça que je me mets là ouais. au départ. Ouais, ouais, oui, l'icantrop. C'est ouais, ça, je pense. Ça, dégueulasse. Mais ça, ouais. ça mange les autres bébêtes. Oui, qu'il ah, qu faut les laisser. Fait que c'est un génial. peu dégueu. Mais, sont mais ça mange les autres bébêtes. Est-ce que débites. les araignées mangent les drosophiles? Euh, Peut-être, probablement. Les toiles d'araignée, Laissez ces toiles okay. une Ok. Mais j'ai rarement vu des. Euh... Tu sais, j'en ai une coupe de toiles d'araignées chez nous. Non mais j'en ai eu. Mais j'ai rarement vu des rosophiles dedans. Ouais, on fait le ménage. C'est ça un lycantrope ou un lycanthrope, c'est ouais, un loup garou Ouais, ouais, c'est ça. C'est que quelque chose de même. C'est pas loin. Un <rire> même... Moi je dis ouais, mais non, c'est pas ça. Mais euh, vous voyez là, la, oui, la, la, oui, la bébé. Ligat... Oui. ligature des trompes. C'est ça, je pense. Ça. Mais ça se, se promène là. Là. ça se promène au travers des murs. Où il y a l'humidité, mais paraît que c'est bon de les laisser. C'est un mille pattes, On avait mis un petit produit chez nous une fois? Ouais. Il n'y en avait plus pendant un bout de temps. On avait d'autres bébés. Non, c'est ça. C'est vous êtes bien entendu avec eux, les petits billets. Quand j'en vois, j'en parle pas ma blonde. Ian Thor, ils ont de très longs pieds. Ils ont de très très longs pieds, puis des épaules disproportionnées. Non, non, c'est pas ça. Lou Gehrig? Kenny Logan. Lou Gehrig. Ah ouais. On on fait juste ouais. des bruits, on invente des mots. Loubega. Ding ding ding ding si on s'en va dans nos casseroles oui. oui. Votre solution préférée on est rendu là. Euh, euh devenir leur ami puis euh, en faire un refuge, comme les édères à duvet. Vous n'êtes du pas donné ça avant, c'est excellent. J'ai dit <rire> pensé. Puisque nos raisons tournent souvent autour de la vengeance, je dirais mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Donc, euh, sur un coloc, quelque chose comme ça, en cachant des fruits dans sa chambre. Mm. Moi, je veux voir le, le gilet de à l'envers. Merci, Antoine. Plaisir. Merci. Je Et oublier. moi, oh, euh, vive dans un euh, le Bubble Boy. <rire> Devenir le Bubble Boy. Wow. Vivre dans une bulle. Non, euh, non, non, le petit vinaigre, là, c'est classique, mais c'est ça. Ça hein? marche, ça marche. Ça marche. Écrivez-nous, là. Euh, oui, mais écrivez-nous pour nous proposer vos oui. problèmes, hein? Oui, complètement. Euh, des, des, des problèmes, euh, ça peut être des, des, des problèmes très graves, comme de, de des problèmes très légers. Vous pouvez les, nous écrire sur euh, Facebook euh, ou par Twitter, euh, à Rebase Pas de Problème, ou par courriel, Pas de Problème prod, j'ai-tu dit prod, prod Non, prod, tu las POD aller, problème 5 ouais, ou ouais. euh, aussi, je vois des commentaires 5 étoiles Mais là, oui, et, ben... Veux, ben oui, tu veux que j'élise? Ben oui, vas y Il y en a! Il y a Cochise qui a écrit ton nouvel, non, ton nouvel ami, ça, je pense que tu... Ah oui! Son titre, c'est oua oua Wow! Il a écrit le rap et dans c'est complètement débile Il y a Master Fred qui a écrit Très bon, tabar bleu, tabar plot Que c'est drôle, <rire> Euh, Nonobots a écrit, ou Nonobo, euh, a écrit « Bonne job », ça c'est le titre, et euh, son message c'est « Intéressant, divertissant et même parfois informatif ». Ah! Euh, c'est moi ah, bon, ça! Merci Antoine. Non, Il euh, y a Frédéric Barbouchi <rire> qui a écrit « Super, meilleur podcast au monde et vraiment plaisant à faire. <rire> Autocritique, un peu biaisé. Oh. » C'est peut-être un autre Frédéric Barbouchi. Euh, ouais. Non, non, non, c'est moi. Bon. Ah oui, l'autre ah, bon. Frédéric Barbouchi. Le C'est pas le gros C'est lui. Le SMAP Il n'existe pas, je l'ai tué. <rire> je tué. Je à la naissance. <rire> <l 'ai> <rire> voilà, et euh, d'ici les prochaines casseroles, vous avez un problème, manifestez! Oui. Nous avons un podcast! Parlez, parlez. Casserole Châtel. ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding!